Whoa! Whoa! Whoa! Whoa! Whoa! Whoa! Whoa! Whoa! Rock and roll. <sighs> <sighs> On oh, the pêche, in the pêche les gars. Woo! que je m'entends Oui, je m'entends un petit Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ces Manu dans The M'entends-tu Oui, je t'entends, ouais. Non, oh euh, Eh bien, bonsoir, bienvenue dans The euh, Un son un peu étrange dans mon casque, mais euh, c'est une table toute nouvelle, donc on va essayer de s'y faire. Je ne suis pas seul ce soir, puisque je suis avec Caméléon, qui est là en face de moi. Bonsoir, monsieur. <rire> bonsoir. Très heureux de te recevoir euh, j'espère qu'on va passer une très bonne soirée tous les deux puisque tu m'as apporté des petits morceaux pour coprogrammer on va parler de ta musique de ton art on va parler également euh, peut-être des concerts à venir y en a-t-il il y en a y en a. Et, bon, et bien ça sera avec plaisir On va commencer avec le coup de coeur J'avoue que j'ai des sensations un peu étranges dans les casques et tout ça Je t'entends très bien, je ne m'entends pas très bien Mais euh, tout pour, pour, pour tout vous dire, euh, chers auditeurs Il y a une nouvelle table euh, Donc il va falloir un peu s'y faire J'espère que vous, vous m'entendez bien N'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour dire si les sons sont un peu étranges On va commencer avec le coup de coeur Comme d'habitude dans The Rock, ça on ne déroge pas à la règle Le coup de coeur, c'est un trio qui s'appelle Boy Genius Quand tu as vu ça, tu m'as fait ouais, Boy Genius, c'est sympa ouais, C'est très très cool euh, voilà donc C'est un trio où il y a euh, euh, Bah, des gens qu'on connaît bien, puisque euh, il y a euh, Julianne Baker, que j'ai beaucoup, beaucoup diffusé dans On The Rocks et qui est ma chouchou depuis un moment, mmh. et elle s'est à coquine avec Phoebe Bridgers et avec euh, Lucie Dacus, et elles ont livré euh, un premier EP puis un premier album qui était euh, absolument formidable et euh, elles reviennent donc avec un autre EP ça s'appelle The Rest donc mmh. c'est ce qui c'est ce qui leur reste hein, en gros euh, peut-être qu'on entend mieux là peut-être que c'est beaucoup mieux c'est euh, beaucoup, beaucoup mieux ça s'appelle The Rest donc c'est Boy Genius euh, et donc on va se passer un morceau qui s'appelle Black Hole il n'y a pas grand chose à acheter est-ce que tu étais est-ce que tu les as vu sur scène non mais par contre j'ai regardé le elles ont sorti un live justement de la, je crois ils l'ont relâché partie de la album et j'ai regardé ça, c'était vraiment super chouette ouais, c'est très bien, et il y a ouais. aussi, on peut voir leur concert, euh, je crois que c'était euh, à Rock en Seine, et elles ont, elles ouais. ont livré une prestation absolument formidable donc j'espère les voir en concert un jour voici donc un extrait de leur dernier EP ça s'appelle euh, Black Hole c'est maintenant, c'est dans The Rocks. et ce soir messieurs dames, c'est Champagne, puisqu'il y a Caméléon qui est en face de moi, ouais. avec euh, sa guitare et, euh, et on peut dire n'importe quoi, c'est de la radio ah non, t'as une photo, donc je peux pas dire que tu es habillé en pingouin par exemple, ça, ça en, en lapin, ça ne marche pas j'aurais aimé <rire> c'est vrai j'aurais dû te prevenir un peu plus tôt Boy genius black hole c'est onze rock c'est ce soir et c'est maintenant c'est parti Vous devez frissonner plaisir à l'écoute de ce morceau. C'est un peu ce que j'ai fait. J'en frissonne encore. Il euh, y a deux coups de cœur ce soir dans The Rocks pour le prix d'un. D'abord, il y a eu bol Genius, ça on l'a dit tout à l'heure, avec euh, un très bel extrait de leur dernier EP. Et puis, à l'instant, il y avait un morceau de Caméléon. Et oui, c'était lui. Non, non, c'était pas c'était pas euh, petite inédite d'Eliott Smith comme ça qui se balade ouais. euh, ou de Chris Garneau. Non, non, c'était bien Caméléon qui est là ce soir dans les studios face à moi. Euh, le morceau figure sur ton dernier EP tout à fait, qui oui. est sorti. Le morceau, c'est c'est « Ever be so still euh, », c'est mon chouchou du EP, hein, je vous le dis, euh, sans embâche. Euh, et donc, j'ai vu, il ça dépend, hein. des fois, quand je diffuse les morceaux de certains artistes, il euh, y en a qui se font cuire des nouilles à côté, et toi, tu étais attentif, et tu écoutais. Est-ce que tu as plaisir à t'écouter Ou est-ce que c'est tu vois les imperfections, ou est-ce que tu te laisses embarquer et ben euh, je pense que ça dépend des morceaux, et alors là, c'était marrant, parce que j'ai... Euh... J'ai remarqué des trucs que que j'avais jamais fait euh, gaffe dans ce morceau par exemple euh, au niveau des pianos il y a des trucs marrants qui se passent euh, pourtant j'ai il y a rien de spécial c'est c'est deux pianos euh, qui jouent tout le temps ensemble et là, je me suis rendu compte que selon euh, si ça jouait dans le grave ou dans l'aigu en fait, il y en avait un qui ressortait plus que l'autre. du coup, on dirait que j'ai fait exprès de faire des trucs... Euh... Mais c'est ça. il faut le dire. faut dire j'ai fait exprès. Personne... Tu vois ouais, et, et, pourtant, euh... et pourtant, non. Mais du coup, c'est assez, assez joli de se rendre compte de ça. Alors, c'est un EP où il y a euh, quasiment tous les morceaux sont en français. Et celui-là est en anglais. ouais Mais il y en a deux... Alors, attends... Il y, en a, il y en a un et demi en anglais et trois et demi en français. Je crois qu'au final, c'est comme ça que ça se passe. Oui. Donc tu es schizophrène En, en, en termes de langage, oui, un petit peu. ouais okay. Alors on va visiter un petit peu ton univers ce soir. Euh, tu as nous as fait le plaisir d'apporter ta guitare et euh, les morceaux qui sont dedans. Mais tu nous as aussi apporté des disques. Mais avant quand même qu'on qu écoute un petit peu les morceaux que tu as prévus, euh, il y a deux catégories, le monde se divise en deux catégories. Ceux, ceux qui te connaissent et ouais. ceux qui ne te connaissent pas alors ceux qui te vrai. connaissent ils t'ont peut-être vu sur scène autant machine ils t'ont peut-être vu sur plein d'autres scènes ils t'ont peut-être vu en première partie de Novembre Ultra Notamment, à l'astro-là ouais, et ceux qui ne te connaissent pas comment tu pourrais te définir oui, euh, t'as bien fait de venir c'est chouette ça <rire> petit piège euh, musique plutôt douce entre en fait c'est pas mal parce que tous les trucs tous les morceaux que tu as prévu euh, ce soir Au final, si les gens, ils aiment bien écouter ça, je pense qu'ils ont des chances de bien aimer Caméléon, donc tous les trucs un peu... Ah, c'était le but un peu, là, oui. C'était très bien, pour l'instant, c'est très bien choisi. Tous les trucs un petit peu euh, indie, euh, indie-folk, euh, pop, pop, je dirais. Euh, voilà Après, moi, je dirais que j'y mets quand même pas mal de chansons françaises. Euh... Et voilà, puis après, il faut écouter puis euh, si vous aimez bien, c'est super. Je pense que si vous aimez bien, ça vaut le coup de venir voir en live, parce que ça vit quand même un peu plus, surtout depuis qu'on est trois sur scène. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que là, fini les boucles, euh... enfin, pour l'instant, fini en tout cas, euh, fini, fini. les plaisirs solitaires, on va dire, ouais. et donc plusieurs sur scène, euh, avec un dress code. Avec un dress code, avec une scénographie euh, du plus bel effet... Euh... Orange, tout droit sorti des années 70, ah ouais, faut un, dire. très orange. C'est très orange, oui. Si vous, orange, si ouais. vous aimez la, la, la folk et la pop douce et l'orange, ouais. je veux dire, on peut pas passer à côté. quoi C'est vrai que c'est pas mal, je devrais plutôt le vendre comme ça. <rire> alors, tu nous as apporté des morceaux. Euh, je connaissais pas tout et à vrai dire, je connaissais pas grand-chose. Donc ça, c'est aussi un des plaisirs pour moi. Euh, euh, et on va commencer avec The Haze. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus. Euh, ouais carrément. Alors, c'est c'est deux euh, personnes qui sont je crois très potes et en fait euh, j'en connais surtout une qui a un autre projet qui s'appelle euh, Sylvan Esso qui est un truc plutôt euh, dance minimaliste un petit peu perché et je crois qu'elles ont aussi un trio à trois voix et là c'est juste deux voix et une guitare et en l'occurrence sur ce morceau c'est juste deux voix et c'est hyper doux et en fait tout cet album euh... enfin, je l'ai découvert il y a vraiment pas longtemps je les avais découvert sur un Tiny Desk Euh, j'avais trouvé ça trop trop beau et là l'album il est on dirait vraiment qu'il est, qu est, qu est là quand vous allez écouter on dirait qu'elles sont enregistrées vraiment à deux tout près d'un micro dans une toute petite pièce et il y' a que ça et on entend vraiment tous les détails et tous les défauts de leur chant et c'est vraiment c'est trop trop trop joli bon alors très bon choix pour commencer on va, ça s'appelle When the Bloom is on the stage tout à fait voilà sorry for my accent c'est parti The Haze euh, enchaîné avec un petit groupe euh... When there's round-up time in Texas and the bloom is on the sage How long to be in Texas at a red on the range Just smell the bacon fry when sizzling in the pain Hear the breakfast dawn in the early morning drinking coffee from a cane Just red and rocking roping out the the road long. Just sway and sweat and swearin listening to a current song I becking saying I reckon I work for any wage to be freaking just to pekin where the bloom is on the sage He oh, do lay here To some folks there's a spot that lives forever Deep down within their fondest memory I've been a rover, I ever seen any place that I would rather be When it's round up time in Texas and the bloom is on the stage How long to be in Texas Out of riding on the range Just smell the bacon frying Wet sizzling in the pan Yeah, breakfast dawn in the early morning Drinking coffee from a can Just riding rock and roll The rock ce soir avec euh, ce morceau euh, qu'on va débriefer tout de suite je suis avec Caméléon mm -hmm, ce soir mm -hmm. et j'ai rêvé où tu as grandi à Liverpool. <rire> euh, c'est marrant parce que c'est la la deuxième fois qu'on me dit ça, j'ai vu ça moi. Et ben j'ai pas grandi à mais je me demande si dans ma bio j'ai pas fait un truc un peu ambigu. Oui. Mais euh, non, j'ai pas grandi à Liverpool. J'y j'y ai été non, non, mais j'y ai été plusieurs fois et quand j'ai commencé Caméléon, j'y habitais. Ah, voilà, d'accord. Bon, alors pour le débriefing, ça va pas être mal. Alors ce morceau, Now and Then, c'est présenté comme le dernier morceau des Beatles. J'ai un peu du mal à l'annoncer comme ça, euh, parce que pour moi, c'est difficilement un morceau des Beatles Euh, c'est un morceau avec la voix de John Lennon sur une vieille cassette démo enregistrée dans les années 70, rebossée dans les années 90 avec George Harrison, mort depuis euh, avec bah voilà euh, avec le, les miracles du son maintenant d'avoir passé la, la voix tellement pourrie à l'époque sur la cassette avec l'intelligence artificielle on retrouve une voix assez cristalline de John mais peu inhabitée, enfin voilà, ça donne un morceau un peu étrange, à la fois ouais. j'oscille entre, euh, tu vas me dire ce que tu t'en penses, mais j'oscille entre euh, l'émotion, alors le, le clip, euh, là l'émotion est liée vraiment, si vous n'avez ouais. pas vu le clip allez-y, ouais. euh, et puis il euh, y a des moments, les, les harmonies vocales, des, des, des quatre voix ensemble ou des trois voix ensemble qui peuvent rappeler le because, là ça fait un peu quelque chose, puis sur le reste ça me, ça me, ça me laisse un peu perplexe cette aventure, qu'en penses-tu Mon cher Camélion. c'est marrant parce que je l'ai je l'ai réécouté euh, euh, aujourd'hui et j'ai vu aussi ce que tu en disais. Alors c'est ça, j'ai réagi à chaud ouais, mais ce qui est, enfin, ce qui est, ce qui est pas mal pour un morceau comme ça au final. En fait euh, bah, du coup moi je l'avais pas entendu sans le clip. Et ça ah oui. je suis assez d'accord avec toi sur le fait que le clip rajoute quand même un truc euh, en fait dans les commentaires YouTube, c'était que des gens qui je pense sont qui ont dû passer la cinquantaine et qui étaient tous et toutes très très émues. C'est moi c'est moi un peu. Et ben enfin moi j'avoue mais... que j'ai vraiment pour le coup j'ai pas la cinquantaine mais j'ai vraiment grandi avec les Beatles et c'est vrai que le clip plus la plus la musique plus tout, plus tout le contexte derrière ce truc là c'était ça m'a fait vraiment un truc quoi. Donc je comprends un peu l'émotion. Et en même temps je c'est vrai que là elle écoutait euh, en fait je crois que moi j'aime vraiment pas du tout comment c'est produit. Euh, c'est hyper euh, clinique un peu. C'est clinique en même temps c'est hyper fouilli enfin, c'est vrai que quand on écoute des trucs des Beatles on est plutôt c'est des, des vieux trucs et du coup c'est des trucs où on entend vraiment très très bien chaque, chaque instrument Et là c'est très différent et en même temps du coup là j'avais une réflexion qui était de me dire que du coup on peut pas non plus enfin euh, moi je trouve que ça ressemble beaucoup à ce que fait McCartney maintenant et c'est que des trucs dont je suis pas spécialement fan là des deux derniers albums, je j'ai pas vraiment aimé. Mais s'il y a un truc qu'on peut pas trop reprocher à McCartney, c'est qu'il fait pas vraiment en tout cas dans, en termes de production musicale, il ferait il fait pas vraiment des trucs euh, il est pas trop enfermé dans le passé quoi. C'est toujours des trucs qui sonnent hyper actuels. Mmh. Alors du coup que moi j'aime vraiment pas trop. Et du coup ce morceau-là euh, et sur le pour le coup, sur ce morceau-là McCartney fait profil bas. Il fait assez profil bas mais j'ai l'impression que en tout cas dans la manière dont le dont le truc il est produit et mixé, je pense qu'il doit Il doit quand même avoir... Je pense que c'est lui qui a eu le fin mot de l'histoire, au final. Ah, bah bien sûr, c'est pas Rengouk. À mon avis. Oui. Et, euh, et du coup, c'est intéressant, parce que quand je, quand je regardais un peu des trucs sur ce sur ce morceau, il y avait plein de gens qui, qui du coup, se remémoraient les Beatles c'est qui disaient qu'il y a quand même... Maintenant, on écoute des trucs des Beatles qui sont sortis dans les années 60-70 et qui sont encore hyper actuels maintenant. Et donc, ils ont toujours été un peu... Euh, Sur, sur certains aspects en, euh, novateurs, et du coup je me dis ça se trouve, là maintenant, j'écoute ça, et je me dis, c'est nul, mais parce que je m'attends à un truc, enfin c'est pas nul, mais ça me plaît pas, et c'est parce que j'aimerais écouter un truc de qui était novateur pour les années 70, ça se trouve, dans 20 ans, on écoutera ce morceau et on se dira... Il y avait des choix d'arrangement de, de, et, de, et de mix qui était assez euh, était assez fulgurants. Ouais, peut-être. Bon. Alors, je, voilà, moi je suis un peu partagé. Comme tu as vu, j'ai réagi à chaud sur les réseaux en disant voilà, musique de mort-vivant, euh, enfin. euh, un peu clinique. Euh, et puis j'ai vu le clip, et puis j'ai réécouté alors le, le morceau, il n'est pas terrible, la démo vraiment, c'est une démo euh, vraiment à chier machin et j'étais maladé dans les rues de Bruxelles et je sifflottais le morceau toute la journée. Bah ouais. Donc, euh, bien joué. Il euh, y a Miles Kane qui a fait un truc assez sympa, je sais pas si tu as vu, non. qui a posté juste le jour de la sortie et euh, il a écouté le morceau une fois puis avec je sais pas c'est son guitariste ou quoi avec une tasse de café à la main va sur son canapé il l'a repris acoustique voix et euh, et le morceau est presque mieux en fait le morceau est très bien comme ça non ouais, c'est ça c'est que par contre je trouve que c'est quand même fou euh, comme c'est c'est vraiment très beatle c'est très jonne london dans le sens où C'est vraiment un truc hyper pop et qui est tout de suite reconnaissable et en même temps dans les dans les structures harmoniques et dans les enchaînements de, de trucs, c'est pas que des trucs hyper évidents and the nose. Et du coup, c'est c'est vraiment c'est vrai que moi aussi je les je crois que je l'avais dans la tête tout le monde dans tout mon trajet en train pour venir ici donc euh... donc je me suis un peu écrasé, je ne relis pas mon poste Instagram spontané. Bon là on est avec Caméléon, merci pour ce petit euh, débriefing de Mansona ouais. Wenzen des Beatles. Très intéressant. Euh, mais là on rigole on rigole mais ça va être le moment du premier morceau live. Ah, Parce que on dit que c'est formidable ce que tu fais oui Mais, mais un moment pour qu'on s'en rende compte Ce qui queen c'est pas ses genoux, c'est la chaise Non j'en suis pas encore là <rire> Je vais m'effacer Peut-être que tu peux dé, euh, annoncer le morceau que tu vas jouer Mais expliquer ce que c'est ouais, Carrément, j'ai pas choisi encore l'ordre des trucs donc euh... D'accord J'essaye de trouver un endroit Où ça, où ça va pas trop grincer <rire> à la chaise Parce que sinon ça va pas être pas. très bien pour les gens euh, Si je fais comme ça 1 euh... bon ça grincera un peu chez vous, vous... Voilà. Euh, bah, je vais je pense que je vais commencer par le plus euh... Euh, le plus doux bah après je vous préviens ils sont tous doux <rire> mais suis-là celui euh... celui-là c'est vraiment un morceau en live que je fais une guitare euh... acoustique et à la guitare de ma maman et voix donc je pense que c'est le plus simple pour euh... c'est vraiment tel quel quoi pour démarrer Ouais, voilà, donc C'est un, un morceau qui s'appelle L'ombre et qui parle de d'un couple qui habite en, en Italie dans une petite maison, je pense un peu isolée. En tout cas, c'est l'image que j'en ai. Et euh, voilà. et eh bien, mes micros sont les tiens. Ah, on dit si. <musique> fois mon coeur un flanc de collines notre maison comme unis un sursis I cross vous l'avez reconnu probablement dans The Rox euh, lui c'est pareil hein euh, c'est reconnaissable entre mille c'était euh Jane Stevens tiré de son dernier album A Running Start ah oui, je me demandais Est-ce que c'est quelque chose que tu écoutes ça Bah carrément et puis je pense que alors le dernier album je l'ai pas écouté mais Ah bah tu vas si tu aimais ce qu'il faisait au départ et les noise et tout ça ouais. tu, tu vas être content je pense. Alors moi je suis particulièrement fan de Karian Lowell album qui est oui, sorti bah, euh, euh tu well, tu le connais Tu vas t'y retrouver. Alors là, il y a un peu plus de crescendo avec des chœurs et ça okay. part euh, dans les tours mais, mais euh, j'adore tout ce qu'il fait et puis d'ailleurs, je pense que euh, c'est enfin, c'est pas je pense c'est So style, c'est très très influencé Sofiane Steven. Oui, c'est vrai. Ça, ça ressemble mais en même temps, ça t'appartient. Merci beaucoup pour le morceau que tu as joué tout à l'heure. Mais rien. Euh, magnifique. Euh, alors on est en train de se suivre en antenne parce qu'il y a pas de secret dans ce genre que vous ne connaissez. On dit tout. Euh, on dit tout. C'est dès qu'il y a un petit silence et euh, à, à la Mathiasstène, on en parlait euh en, en rentaine, Mais la nouvelle table elle est bien mais hop ça coupe ça fait du blanc donc ouais. de temps en temps vous allez avoir des blancs au moment où normalement vous deviez avoir des petites notes tenues et eh bien vous allez remplir les, les vides avec vos oreilles ce soir oui voilà faut imaginer puis ouais. euh, moi ce qu'on qu se disait c'est que ça faisait un peu le même effet qu'une une vieille type machine qui rip et qui du coup qui perd complètement tout le son donc en fait quelque part ça, ça fonctionne aussi il faut juste que je fasse attention à à pas jouer trop trop bas et c'est un bon challenge voilà c'est ça je te challenge avant bien. de passer au deuxième morceau parce que ça va bientôt être le deuxième morceau Euh, on va parler un petit peu d'une de, des dernières fois où tu t'es produit à Orléans euh, par chez nous c'était sous des tableaux de maître oui, vrai. au musée des beaux-arts d'Orléans dans le cadre du festival Hop Hop, hop et euh, je me suis euh, mangé les doigts car euh, je t'ai loupé ce jour-là est-ce euh, que tu pourrais nous dire mais comment c'est possible d'en arriver là et qu'est-ce qui s'est passé ce qui s'est ouais. passé euh, c'est ce qu'on... On ça m'arrive assez souvent de bosser avec l'astrola pour faire de l'action culturelle et eux ils ont un truc où tous les ans ils font des ateliers pour euh, les enfants en une partenariat que les étaient vis à Juliee au passage une grosse vise à julie et euh, et donc du coup on a fait ça avec les enfants ont on choisi ils choisissaient un tableau où on, choisiss, on choisissait on choisisait un tableau puis après eux ils choisissaient bon bref et puis euh, et puis on devait écrire un morceau avec eux sur ce tableau Donc ça j'ai fait deux années de suite et euh, c'était très bien et j'ai eu l'envie de le faire euh, sans les enfants. <rire> c'était mais pour le coup c'était vraiment une envie euh, très très égoïste en sa part d'un sa part d'un désir très personnel et donc j'ai été voir euh, à la fois Julie et à la fois Aurélie Lecœur qui euh, qui s'occupe de toute cette partie-là ouais. euh, au, au musée des Beaux-Arts. Et elles ont dit banco et donc euh, ce que j'ai fait c'est que j'ai été deux semaines en résidence au musée. Puis je me suis baladé dans le musée, j'ai choisi des... Tout seul avais des heures privilégiées Ouais, euh, non, alors j'avais des, des jours où il n'y avait pas de public, parce que les lundis, il n'y a pas de public et le reste du temps, il y avait du monde. Euh, mais de toute façon, je passais beaucoup de temps dans l'auditorium là où on a fait euh, la grande partie du concert qui est une salle euh, assez magique. Ma très très esprit années 70, je pense qu'elle n'a pas été euh, touchée depuis qu'ils l'ont construite, ce qui est quand même assez fou. Et donc j'étais là et je composais des des morceaux sur les tableaux et puis vers la fin Pierre et Torim et deux acolytes de caméléon m'ont rejoint et on a mis tout ça en forme dans un, un truc qui faisait 45 minutes, 50 minutes et donc l'idée c'était que' on a fait deux morceaux sous les tableaux et puis après on a emmené les gens dans l'auditorium et les les tableaux étaient projetés sur un euh, grand écran sur le mmh. vidéoprojecteur et puis nous on faisait le reste et donc c'est vrai que c'était une expérience assez particulière, le, le, la partie euh, résidence était très très forte parce qu'il s'est passé plein de trucs parce que moi il y a eu plein de moments où euh, où je, en fait je m'attendais à avoir des, des grosses inspirations et des vraies trans devant les tableaux puis en fait les trois quarts du temps j'avais vraiment pas envie d'écrire et j'avais pas d'idée et c'était vraiment euh, et du coup ça c'était intéressant parce que j'étais en j'avais rien d'autre à faire j'étais j'étais payé pour euh, pour faire ça donc en fait j'avais rien d'autre à faire que d'être en, en introspection et de me dire bon bah ok j'ai j'ai pas d'inspiration donc qu'est-ce que je peux faire et c'est le vide enfin si je si je creuse un peu qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il y a il y a du vide bon bah ça c'est intéressant donc c'était une super expérience après à, à assumer sur scène c'était pas le plus évident mais euh, mais par contre c'était oh, au stepper révélateur de plein de trucs et puis en fait il y a plein de morceaux très jolis qui sortent de ça donc c'est quand même c'est déjà ça quoi alors pourquoi pas évident la restitution euh, bah, parce que s'il y avait quand même en fait, il y avait quand même une posture de l'artiste en résidence surtout dans un musée qui est un lieu un petit peu élitiste, le truc du, le, le privilège de l'artiste, alors surtout qu'en plus je suis un mec, donc il y a aussi un truc de le mec qui est payé pour rien foutre et puis après qui se met en position euh, sur scène et en fait regardez-moi, écoutez-moi. Donc il y avait tout un truc là-dessus avec lequel j'étais pas forcément à l'aise. Et donc euh, à un moment, je voulais un peu challenger ça et parler notamment de bah, de ce statut euh, de ce statut d'artiste et surtout l'artiste en résidence parce qu'en plus euh, au musée des beaux-arts il y a tout plein d'oeuvres de plein d'artistes d'auto portraitrait en résidence et donc il y a tout un, un, un rapport avec l'artiste qui est en inspiration qui est en train de peindre et qui est un truc que je me dis qu'il faut peut-être euh, faut challenger un peu. Mmh. Bah, et donc je voulais faire ça puis en fait manque de temps, euh, je l'ai pas trop fait. Donc euh, à la fois c'était un, un moment très intéressant, puis à la fois je me suis dit euh, à, à refaire, je, je pense que j'irai un peu plus loin dans le propos, ou en tout cas je mettrais plus en contexte, ça je l'ai fait après les représentations, les gens pouvaient venir et parler, mmh. et là il y avait je leur disais un peu plus euh, franchement... Euh tant mieux si ça vous a plu mais elle euh, est pas croire que euh, que c'est vraiment euh, l'œuvre du divin ou quoi c'était vraiment juste que euh, je me faisais chier puis euh, puis du coup donc voilà mais c'était pas évident mais c'était c'était vraiment très très intéressant comme expérience allégorie de la glande bah franchement euh, un petit peu hein, moi je suis un, vraiment je suis un glandeur invétéré et il euh, y a vraiment il y eu un moment il y a eu un jour où je suis arrivé j'étais pas du tout dans le mood et donc j'ai vraiment passé deux heures sur youtube à procrastiner au lieu de c'est pas bien au lieu de au lieu de travailler parce qu'en plus c'est du travail et puis à la fois c'est quand même bon c'est un travail un petit peu particulier quoi c'est à dire que comme j'ai personne pour me dire quoi faire et que mais c'est vraiment un travail de privilégié mais comme j'ai personne pour me dire me dire quoi faire et que c'est censé c'est cen' venir d d'un endroit d'envie et d'inspiration quand il y en a quand il y'y a aucune des deux ça donne vraiment des trucs particuliers Voilà, j'aurais bien aimé creuser ces, ces, ces thèmes-là, mais bon, c'est pas très grave. Et par ailleurs, paradoxalement, est-ce que des morceaux qui sont nés de cette allégorie euh, de la glande, est-ce qu'il y en a où tu t'es dit, ah, cela je les garde et ils sont dans le prochain et ben carrément, alors c'est la grande euh, c'est la grande question, parce que je sais que le musée voulait faire un... c'est une grosse exclue. Hein. Mais en fait, le, le musée Aurélie, elle voulait faire un truc de parcours euh, audio, dans le musée donc à un moment on réfléchissait à peut-être enregistrer juste ces morceaux-là pour le musée comme un audio guide les... comme un audio guide, ce que je trouve euh... enfin l'idée d'être devant un tableau et de pouvoir scanner un QR code et écouter un morceau qui a été composé devant ce tableau. Je me dis que c'est plutôt chouette. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal. Et en même temps, c'est vrai qu'il avec Pierre-Étori, on se disait qu'il y a deux, trois morceaux de cette session-là qui sont vraiment très, très cool et qu'on aimerait bien. Là, on va commencer à bosser sur le prochain album. Et là n'empêche pas l'autre. Et là n'empêche pas l'autre. Donc, je pense qu'il y a de grandes chances pour qu'il y ait au moins deux, voire trois morceaux de, de cet épisode-là qui se retrouvent dans un album. Bon, grosse exclue, très bonne nouvelle. Ouais. Ça va être le moment parce que tu sais que l'émission se termine à 20h30, donc on a plus que trois 4 d'heure, la moitié ouais, est déjà passée, ça moi aussi. Donc on va se taire maintenant et tu vas jouer ton deuxième morceau. OK, dit sera-t-il en anglais, en français moitié-moitié euh, et ben franchement, vu qu'on a parlé ça, je vais faire un des morceaux que j'ai fait, ah. euh, fait que j'ai fait que j'ai fait pour ça parce que c'est un de mes préférés. Est-ce que tu te souviens du tableau Alors en fait, c'est pour le coup, c'était pas un tableau c'était un, c'était une collection de tableaux c'est euh, donc euh, au musée des Beaux-Arts dans l'entresol supérieur voilà si vous voulez y aller maintenant vous aurez les indications il y a une toute petite salle où c'est plein de tableaux en rapport avec l'Italie encore une fois et il y a notamment beaucoup de travaux d'un d'un peintre français qui s'appelle Léon Cogniet où ils ont vraiment ils ont une grosse collection de ce peintre là à la, au musée des Beaux-Arts et, euh, et que du coup moi j'ai beaucoup beaucoup aimé que je connaisse pas du tout et donc là, dans dans, dans cette petite pièce-là, il y a beaucoup de tableaux de Léon Cogné, plein d'études sur la nature, sur les bâtiments, machin. Et il y a notamment un autoportrait de lui en résidence à la Villa Médicis, où il est comme ça, avec ses lunettes et son carnet. Donc ça fait vraiment très, très... Euh... <rire> À la fois c'est très beau et c'est très inspirant puis à la fois ça fait très très je, je, il s'est vraiment représenté de la manière la plus valorisante possible Oui, il n'est pas en train de regarder youtube voilà exactement mmh. et je, je suis sûr que alors il regardait pas youtube mais je suis sûr qu'il y avait un équivalent de ggla qui faisait <rire> j'en suis sûr donc euh, donc dans l'idée de, de parler de ça et puis de même c'est ce qui me ce que ça m'a inspiré puis de déconstruire un peu le mythe de, de l'artiste inspiré, j'ai écrit ce truc là qui du coup n'a pas de Le morceau s'appelle Léon Cognier, il faudrait que je lui trouve un titre équivalent de gland. Ça un bon autre ouais, titre. allez, ce sera ça. <rire> euh tac. Ce soir dans le Zorrox avec un invité euh, prestigieux. Caméléon est avec nous et euh, son fauteuil magique qui Euh merci pour ce deuxième morceau qui était fort beau. Si et il a été enchaîné avec Wilco, vous avez reconnu aussi on les reconnaît assez bien et peut-être que là moi j'ai une idée en fait le dernier morceau des Beatles Now and Then, il aurait dû être produit par Jeff Tweedy. Peut-être que alors je connais pas très bien Wilco mais euh, c'est vrai que ça sonne euh... Ça aurait peut-être pu marcher, mais je pense que c'est vrai que... Mais ceci dit, je sais pas du tout par qui ça a été produit, ce truc des Beatles, ça. Ça a été produit par, je crois, le fils de George Martin. Ah oui. moi bon, ceci, euh, pourquoi pas, mais... Euh... Kevin Martin. Okay. Enfin, je ne sais pas comment. Bon, ça se trouve, oui, ça pourrait être... Ce serait marrant de voir ce que ça donne, le même morceau produit par 3 quatre gars ou meufs différents, et voir ce qu'il en ressort. Hein. Bon, déjà, il n'y avait pas Jeff Lyne que Jeff Lyne, dans la production, c'est un saveur épais. Donc, euh, voilà, c'était déjà c'était déjà ça. Euh, Caméléon a apporté des chansons, oui euh, pas son siège qui coïne, ça c'est à moi. Euh, par contre, il a apporté également des morceaux d'autres artistes. On en a eu une belle preuve au début de l'émission. et bien, voici deux enchaînés maintenant. On va commencer avec... Euh, alors, juste après, on aura Andy Chauve, que ça on connaît bien dans The Rock, c'est qu'on a diffusé euh, moultes fois. Et, mais avant, il va y avoir Thelma Ha Ha Ha. -ha. Telma, ouais, c'est un groupe de tours, c'est des potes, et c'est vraiment très très bien ce qu'ils font. Mais c'est pas que du copinage, voilà, c'est bien. Ah bah oui, oui moi sinon je les aurais pas Alors, vus. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus euh, et bah pas vraiment, parce que Alors, pourtant je les ai vraiment vus en concert, je pense maintenant ça doit faire 6 ou 7 fois. D'accord. et euh... Et en plus c'est vraiment un style de musique... Mais en même temps, je ne sais pas vraiment comment le qualifier parce que c'est pas le genre de truc que j'écoute énormément, je sais qu'ils sont vachement inspirés notamment par James Blake. D'accord. Donc moi je suis pas spécialement très fan. non, non Et donc euh, les premières fois que je les ai vu, j'ai pas trop aimé et maintenant je suis vraiment très très fan et je trouve qu'il y a une notamment une qualité d'écriture et euh, de production et d'arrangement qui est assez folle, ce qui fait que même pour quelqu'un comme moi qui est pas vraiment très très fan de ce genre de musique, je trouve ça vraiment euh, excellent. Et, euh, et voilà donc oui, c'est euh, bon je, ouais, je me suis dit que ce serait l'occasion de puis c'est un, un, un style de zik un peu niche donc je me dis que c'est pas mal de faire découvrir un peu. OK, très bonne idée. Voilà. Et puis on déchiffe juste derrière. Ouais, on c'est vraiment euh ceci dit c'est on c'est un peu niche mais C'est un peu niche aussi. Euh, moi de façon dans les Mais tu dans une émission un peu niche c'est ouais, très bien. Moi dans les dans les inspirations pour Caméléon euh en tout cas du côté anglo-saxon, il y en a deux grandes. c'est Sufjan Stevens et Andy Shaw. On aurait eu les deux soit. Ouais, donc c'est super. Bon, et ben c'est parti parce que après il y a d'autres choses à venir. Voici donc Telma avec les morceaux Angel et juste après Andy Shaw avec Martha Sweis c'est sur sur quel album ça Ça une... c'est sur l'album euh, j'ai pas été très très original, c'est sur l'album The Party de 2014 ou 2016. Oui, 2016. C'est pas le pire. Euh... and Chauve-Dans, The c'est toujours aussi bien, ça vieillit bien, c'est ça. Ouais, ouais franchement, euh, l'album, il est trop beau, et cette chanson, elle, à chaque fois, elle me fout, en l'air, euh, ouais. je je l'écoute. Trop, trop belle. Très, très bel album. Alors, mmh. par contre, moi, j'avais été un peu déçu sur scène, je m'étais un peu ennuyé, pour tout dire. Ah ouais moi. Oui. Tu l'as vu quand Je l'ai vu à l'Astrolabe. Ah, il y a longtemps, il y a, a 5-6 ans. Ouais, ouais, a j étais j étais avec aussi Mathias années années. en première partie, Exactement, et, et je aller. trouvais que Mathias l'avait un peu mangé, ce soir-là. L'émotion euh... que j'avais ressenti à Mathias Sten, euh, j'avais pas ressenti Andy ouais. en Dicho. Ouais, c'est un peu plan plan. Et ben c'est marrant parce que alors mais je me souviens plus, il est il était non, il était pas solo, il y avait son il était en groupe, Je contrat. crois qu'il était pas solo, non. Bah moi je l'ai revu depuis et je crois qu'en termes de c'est vrai que Ondicho sur scène nuit, il a un truc vraiment très très particulier. Moi je l'avais vu pour la première fois au au Café de la Danse à Paris et c'était une salle comble, et c'est une grande salle oui. et en fait il parle pratiquement pas de tout le concert, il est hyper timide il... ça, ça cause pas beaucoup oui. ouais. et en fait c'est ce qui fait que je trouve qu'il a une, une présence, il a quand même une présence sur scène très particulière mais je le trouve assez magnétique mais c'est vrai qu'il est à l'inverse de Mathias qui est très très expressif dans son jeu et dans sa voix et dans tout on dit j'ai écouté des interviews récemment où les gens il y a quelqu'un qui lui demandait à quoi il pensait sur scène et en fait il disait qu'il se concentrait juste sur les paroles et sur le fait de chanter bien parce qu'il trouvait ça très dur de chanter juste et je trouve que ça se ressent vraiment quand on mmh. le voit parce qu'en fait il est hyper inexpressif en dedans quoi. Il est vraiment dedans et je crois que moi ça m'a ça m'a assez touché mais rien quand je l'ai entendu dire ça. Donc récemment moi je fais vachement plus gaffe quand en concert à comment je chante et comment je, et les aux paroles que je dis et, euh, et du coup il y a un peu un renouveau de enfin pas un nouveau ce que je prends toujours du plaisir mais un, un nouveau euh, plaisir euh, sur scène donc je comprends un peu son approche euh, mais je comprends ce que tu veux dire. Alors après par contre pour moi euh, sur scène euh, les musiciens avec qui ils jouent, je trouve que c'est une toujours une énorme claque. La récemment, j'étais le revoir à Paris et je trouve vraiment que ça joue extrêmement bien. Euh, surtout dans les nuances et moi je suis ça se ressent vachement sur ces albums et moi je suis très fan de ça. Et ils font des trucs en groupe de, de nuances et de ralentis et de et, et de un peu de, de suspension dans l'air que je trouve très beau mais je crois je crois qu'elle la so c'était pas son meilleur concert effectivement j'ai trouvé ça un peu soporifique c'est à dire que ce style de musique que j'aime particulièrement c'est plus ou face sur scène c'est à dire que soit soit ça nous emmène et on est ému aux larmes soit au bout de 5 morceaux carrément et et tu vois à l'inverse les deux fois où j'étais le voir à paris il y avait une ambiance hyper attentive et hyper électrique dans la salle qui marchait vraiment bien et pour le coup, maintenant sur scène, il tourne notamment avec un batteur qui est vachement plus euh, un peu zinzin et qui ramène vachement de... Kiss Moon <rire> bah, Franchement, un peu dans un peu dans ce style. oui d'accord okay. euh, Du coup, c'est assez intéressant de le voir euh, dans un répertoire comme celui d'Andy Schauff. Bon, et toi, avant de passer au morceau suivant, tu en as encore un Oui, dans ta je peux, je peux. peux. Euh, Qu'est-ce que t'ont apporté les musiciens sur scène, puisqu'au début c'était plutôt solo, et est-ce que ça t'a surpris, ce qu'ils t'ont apporté Euh, ça m'a pas surpris parce que je savais euh, qui je demandais donc j'ai demandé à Pierre et Tori qui sont deux excellents musiciens musiciennes des bien meilleurs musiciens et musiciennes que moi et euh, et surtout des amis et qui jouent quoi du coup sur scène alors du coup euh, Tori sur scène elle fait de la basse elle fait deux claviers différents et elle fait des chœurs et Pierre il fait de la guitare électrique et euh, des claviers surtout du du piano et du Rhodes, et il fait des coeurs aussi de temps en temps donc ils sont très très polyvalents et euh, donc en fait je, je savais ce pourquoi j'allais vers ça c'est qu'en fait euh, je vivais je, je vivais pas très très bien sur scène ça allait mais les avant et après scène euh, quand j'étais en solo était assez difficile mmh. un peu solitaire quoi un peu solitaire et et euh, et c'est notamment pour ça que j'aiétais d Europe parce que c'était des amis et que je voulais une ambiance cool mmh. et en dehors du fait que c'est vraiment des très très bons musiciens musiciennes et donc du coup ça a, ça a apporté à la musique évidemment euh, énormément de choses parce que du coup euh, plein plein de profondeur et plein de nuances et plein de de vivant dans mmh. le dans le concert parailleurs vous, vous détestez maintenant et maintenant on s'aime plus musicalement c'est parfait musicalement c'est parfait et puis humainement c'est un c'est horrible non mais par contre non c'est vraiment très très bien humainement et j'en profite parce que c'est vrai que sur scène je fais souvent des blagues au micro où je les tacle et où je dis que ce serait mieux sans eux et est en fait vraiment ce serait vraiment beaucoup moins bien sans eux et vraiment au moins une fois par semaine mais même plus parce que je me suis dit aujourd'hui je remercie Le ciel, pas du tout, mais je les remercie de d'avoir accepté de faire ce truc-là parce que parce que vraiment ça me fait beaucoup de bien et ça fait beaucoup de bien au projet. Et d'ailleurs maintenant c'est plus un trio qu'un qu solo, donc c'est vraiment euh, euh, tout le monde y a gagné. Moi j'y ai gagné et le public euh, y a gagné. Et du coup tu et penses que ça que va que... se répercuter sur la composition des morceaux futurs Et bah ouais carrément parce que même là avec les auteurs on était encore dans une période où c'était que des morceaux que j'avais composé tout seul mm -hmm alors après Pierre et Tori sont venus en studio ils ont joué des trucs et ils ont aidé à arranger des trucs euh, notamment sur Toutes les Promesses, Tous les Soleils qui est mon préféré de l'album et où Pierre a fait tout un travail de il a fait plein de passes de guitare avec plein d'effets et plein de trucs de sound design et Tori a écrit une conduite de cordes qui est trop trop belle mais c'était quand même des morceaux à moi et là sur le pour le projet d'album on va rentrer en créa et en composition tous les trois donc ça va être hyper différent et euh... mais du coup j'ai très très hâte je pense que ça mmh. va être super bah tu viens d'en nous en parler ici avec grand plaisir maintenant que tu connais le chemin bah oui c'est facile euh, un petit morceau avec plaisir euh, est-ce que tu veux plutôt un truc mais je vais peut-être faire un truc en anglais vu que pour l'instant j'ai fait deux trucs en français ah, ouais, je, bien. je crois que c'est assez friand de quand tu es anglicide et bah ça fait plaisir parce que c'est pas le en général les gens préfèrent le français mais parce que les gens sont français donc en fait quelque puis, part puis parce que tu es dans une émission de niche mais voilà Comment, comment ça s'appelle du coup et ben du coup ça s'appelle nuit d'automne et alors ça va <rire> commencer en français mais ne vous laissez pas berner c'est c'est pas pour longtemps et donc c'est un des morceaux de, de l'album parce que pour l'instant j'en ai fait aucun donc je vais en faire au moins un bah oui la nuit d'automne et qui est, je pense pour le coup un hommage euh, c'est un peu handychauffe dans, dans l'esprit et c'est j'avais une grosse inspiration des des arctiques monkeyes mais alors ça se ressent pas du tout dans le morceau mais dans l'atmosphère que j'avais quand j'ai écrit le truc il y avait un vrai truc de des premiers albums quand ils, quand il parlait beaucoup deeux mêmes et qui parlait beaucoup de alors je sais plus d'où ils viennent pas de manchester mais je crois qu'ils viennent d'un petit bled paumé en Angleterre si tu' pas de bêtises j'espère que je dis pas de bêtises. Et il y a notamment un morceau qui s'appelle Riot Van Où il parle de faire des conneries Et de se faire courser par euh, les flics Et qu'un morceau un enfin, cas vraiment une atmosphère très particulière Et du coup j'ai essayé un peu d'être dans cette veine là Bon voilà, allons-y, nuit d'automne C'est parti une fête. Il n'y a pas de mauvais album de Woods pour l'instant et le dernier est vraiment très bien. Si tu connais pas, je te conseille vraiment ouais, d'aller ouais. poser l'oreille là-dessus. Je connaissais pas, c'est super. C'est fantastique. Celui-là est plutôt ce morceau apaisé. Des fois, ça part un peu plus dans des trucs un peu plus psychés, mais tout est bien et il a une voix absolument euh, sublime. Ouais, c'est marrant, ça m'a fait penser à la voix du mec qui chante dans euh, ta pouze. Je ah si ouais, goût, un, ouais le grand là une ouais. voix hyper euh, un, un peu rock mais en même temps un peu douce c'est au moment un moment j'ai cru c'était lui mais c'est ah, super mais allez tous écouter les albums de Woods euh, c'est pas très connu mais c'est vraiment très très bien il nous reste 12 minutes euh, moi j'aimerais quand même qu'on écoute ce que tu nous as apporté là ça a été le gros gros coup de coeur sur les morceaux que tu m'as fait découvrir c'est Maro ah ouais. euh, avec euh, Saudade Saudade Ouais. Euh, je vous conseille d'aller voir les images euh, de ce live je sais pas où bah dans une église euh, quelque part euh, au, au brésil alors qu'est ce qu'est ce bien. que c'est que ça c'est magnifique ils sont nombreux he ouais. pour, euh, pour le la cantine il faut prévoir ouais et ben maro c'est une du coup ça tombe plutôt bien site si, sauf si je dis des grosses grosses conneries mais je crois pas mais c'est une c'est une artiste brésilienne d'accord que moi j'ai connu parce qu'elleai joué avec euh, jacob collier dans son donc jacob collier qui est un, un artiste euh, un peu génie euh, c'est un peu le c'est la nouvelle coucheuche du jazz euh, un peu mainstream euh, aux états unis et donc en live il tourne avec plein plein de musiciens musiciennes très très très très fort et donc euh, c'est comme ça que j'ai que j'ai connu Maro parce qu'il y a eu un morceau qui l'a fait avec elle et donc c'est une chanteuse brésilienne qui a une voix vraiment assez dingue et cette chanson figure-toi qu'elle l'a présenté euh, c'était la chanson euh, pour l'Eurovision euh, 2000, euh, je sais pas, euh, je pense 20, 20 ou 21 et alors la version de l'Eurovision est très pop et du coup très très, enfin moi j'aime vraiment pas mais par contre cette version là euh, très très acoustique. Mais elles elles sont avec... quoi il y, a, il y a six chanteuses, enfin, j'exagère un peu mais ouais, a... si, si je crois mais même plus, je crois qu'elles sont ouais. genre 8. Ouais. C'est des cœurs et il y a quatre guitares et euh... c'est très très beau. C'est très très beau, c'est très très dans l'ambiance un peu tradition brésilienne avec plein plein de gens qui chantent et ça tape des mains et ça fait des cœurs et c'est l'ambiance est et... franchement est... Et il est magnifique. Alors moi ce que je te propose, c'est que j'avais enchaîné ce morceau avec Opaque, notre maison, mais je pense qu'on va pas avoir le temps de tout écouter donc Au début d'Opaque, je pense que je vais un peu charter. Euh, si tu, toi, tu veux faire un dernier morceau et bah on peut mais dans ce bah, je je m'excuserai je parlerai d'opaques alors parce que c'est aussi un c'est aussi un pote de tour donc je je, et bah, ce que je te propose c'est que je le diffuse dans une prochaine émission ah, bah, ça, ça alors, la très, semaine très prochaine bien. elle est déjà bouclée mais la semaine d'après c'est jouable et bah, si ce serait très très bien et, et ben voilà donc bon compromis et puis après un dernier morceau de toi et peut-être un petit dernier morceau à moi derrière et voilà donc on le marau sodat sode merci de m'avoir fait découvrir ça parce que c'est très très beau et bah c'est un échange de bons procédés là sur cette heure <rire> c'est un peu le but de mission si si vous êtes dans votre voiture vous allez apprécier je pense et dans votre baignoire aussi <musique> Ah oui euh, c'était maro avecxo so saudat so c'était vraiment très très beau l'émission touche bientôt à sa fin ah ouais. euh, c'était une émission spéciale caméléon si vous êtes arrivé en cours de route vous avez tout raté vous avez tout raté mais vous allez ah pouvoir ça. réécouter ça sur enero point partir de et ça pour toute votre vie puisque je le laisserai sur le site à partir de mercredi mais vous allez quand même entendre le dernier morceau joué par caméon ouais. ça va être maintenant peut-être que tu as quelques dates à annononncer euh, oui je peux vous dire bah oui oui quandment en fait le 17 novembre à au temps machine à Tours on fait la release partie de le mmh. pelé hauteur à domicile là complètement à domicile et puis bien entouré parce que on fait ça avec trois collectifs du coin 78 80 télé cascades et la mu collective donc amélie on fait partie et qui est un collectif hors les Euh, et, euh, et donc il y aura plein plein de groupes très cool il y aura griffe qui est un, un, un groupe orléanais extrêmement cool il y aura Jean Vivier qui a un groupe de, de tour Nantes également euh, très très cool donc euh, faut venir et puis sinon on sera le 7 décembre au, au Transmusical de Rennes et au bar en trans Voilà, et pour l'instant, je crois que c'est tout, mais après, c'est bien pour 2020. 2024, il faudra, faudra revenir, il faut aller voir sur Instagram. Et puis, il faudra venir m'en causer. Ici même, euh, grand grand plaisir ça va être le dernier morceau, tu nous expliques ce que c'est. Ensuite, vous allez retrouver la réd'arc du sport avec Rémi, qui a sûrement pas mal de choses à vous raconter. Et entre les deux, je mettrai un petit morceau pour que Rémi s'installe. Ça reste de déborder d'une minute ou deux, Rémi. Il est musclé, donc il me fait un peu peur oui. s'il est fâché. Ça peut pas mal se finir mais je vais, finir. je vais chanter très très vite mmh. deux fois plus okay. vite que que d'habitude. OK. Et ben allons-y, je vais un... bah, du coup je vais faire un morceau de de Lepet qui s'appelle Toutes les promesses tous les soleils. qui est ton préféré, tu m'as dit tout à l'heure. Qui mon Comme quoi, je t'écoute. Oui. Ouais, j'étais pas sûr en un moment mais en fait, c c le test. Mais Et voilà, ça parle de d'une amie à moi qui est partie vivre à à Paris. Quelle idée Quelle idée quelle, quelle idée ouais. Bon bah c'est ouais, quelle idée c'est le résumé de, du morceau. Okay. Des of a plan. Clé de l'or ou de prang Yeah du sport. Merci Caméléon allez le voir sur scène et puis d'aller écouter son EP qui vient de sortir. et vous plaît. Il nous donnera des nouvelles bientôt. Je vous laisse avec un morceau du dernier album de Glenn Hansard. C'est pas son meilleur album, mais que je l'aime tellement, Glenn Hansard, qu'il y a quand même trouvé quelques bonnes chansons dessus. Il y a celle-ci, ça s'appelle There's No Mountain et Rémi prend place. Ciao. Ciao. Bientôt. Rendez -vous. Rendez -vous bien. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. I get in a bottle I'll need a friend to get me through it and lately in this life there's no quick fix or easy answers gonna put all our troubles to writing and love is the same there's no doubt blues is running the game keep your lantern trimmed and burning to end of the night Put your cheek to the wind When you go without Then you go within If it comes to blows Take it all on the chin There's no worthier fight We're working in Working through it Losing's a dirty word I know Sometimes it's all we can do lately How a man has been bruised and it's been broken and it's lost a little spark of divine